Pourquoi vous manifestez Alors, On manifeste pour faire comprendre qu'il y a un problème euh, maintenant. Oui. Euh, plus on est, plus euh, ça fait comprendre qu'il y a du monde qui est conscient qu'il y a un problème sur la planète. Oui. Et, euh, et c'est juste pour montrer, c'est symbolique, c'est pour montrer que on est, on veut faire, on veut un changement, mmh. et euh, que là, si on marche aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a un de problème et que on marche pour changer ça. Est-ce que vous pensez que ça va être efficace, que ça va marcher? Mais moi, je pense que genre juste, on n'arrête pas de nous dire que c'est pas bénéfique pour l'homme et pour son niveau de vie de rentrer dans, dans un certain type d'écologisme. Et c'est faux. Quand tu vois tout le monde qui se mobilise, c'est que on en a rien à foutre que genre euh, que, ça soit, que la boue soit plus chère, que, que nos ressources soient plus chères, parce que tout ce qu'on veut, c'est pouvoir, pouvoir. Enfin, genre, on est prêt à payer pour que euh, pour que la planète survive plus longtemps et pour que nos enfants, nos petits-enfants et toutes les générations d'après puisse vivre dans bah, sur une sur une planète et, et pour les animaux aussi. Et aussi vous pensez quoi sur la grève pour les universités Je crois que les universités, ils ont refusé. Mais euh, et vous pensez quoi de, de Moi leur je trouve réaction? ça bien que d'un côté parce que ça donne de l'espoir parce qu'il y en a plein qui se disent est-ce que la jeunesse va se mobiliser et là c'est vraiment un symbole que les jeunes on est conscient du problème et on veut changer ça, mmh. on veut pas reproduire ce que les générations supérieures ont fait Super. et Euh, ouais, ouais on fait donc euh, je pense que c'est rassurant surtout aussi. de voir qu'il y a beaucoup de mouvements ça te rassure et tu te dis que Il y a pas que des cons quoi. Non mais c'est aussi que les universités aujourd'hui consomment de l'énergie qui n'est pas oui. genre éco responsable et que le, le mouvement étudiant ça montre aussi que nous qui payons l'université on veut que l'université et eh ben genre elle oui. elle ait des productions plus responsables que l'énergie utilisée soit plus responsable et que la bouffe qui nous serve soit meilleure. Mais tu penses quoi sur le fait que les universités ils ont refusé de faire la grève? Bah je sais pas parce que nous la nôtre elle autorise vu que euh, ça passe par les les associations étudiantes oui. et que les associations étudiantes se regroupent et font voter une grève du coup l'université est obligée de suspendre les cours. Oui. Après je sais pas pour les autres universités mais je trouve ça je trouve ça con et de toute façon les étudiants ils vont pas venir s'ils veulent faire grève donc c'est oui. quand même un mouvement de contestation, c'est juste c'est pas reconnu par l'université mais c'est tout aussi valable et bah c'est bien fait pour leur gueule les universités si euh, les étudiants ne viennent pas en cours aujourd'hui. Surtout que c'est dommage parce que ils forment ils forment des esprits critiques et l'esprit critique il passe aussi oui. par la contestation. Donc, Très bien. Euh. bien. Merci beaucoup, merci. merci.